Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top aujourd'hui, une comédie sympathique. <médiaque> Sophie va bientôt se marier et souhaiterait inviter son père qu'elle n'a jamais connu. En cherchant dans le journal intime de sa mère, elle va trouver trois hommes qui pourraient potentiellement être son père. Et donc, va les inviter tous les trois. Chaque fille a un rêve. Je veux que mon mariage soit parfait, que mon père soit là à mes côtés. Chaque famille. J'ai le journal intime de ma mère. Recèle un secret. J'ai trois pères possibles, il faut que je sache. Chaque mariage. Lequel des trois t'a invité <méris> <méris> Réserve quelques surprises. <méris> J'ai connu trois garçons charmants en même temps Quel cachetier Lequel des trois est ton père C'est toute la question Ton père est ici Vous le savez mieux que moi Tu les attends pendant 20 ans et voilà qu'un jour, ils déboulent à trois Universal Pictures présente Je vais avoir trois pères à mon mariage et il y en a deux à qui il faut que je dise qu'ils n'y ont pas leur place Et je sais pas lesquels J'en ai rien à faire que t'aies fait des galipettes avec des centaines d'hommes Il n'en est pas fait tant que ça, des galipettes Mamma Mia, le film Vous avez l'air d'adorer, vous éclatez Oh oui, j'ai connais ça, moi aussi Oh oui, ça, on sait <rire> Mamma Mia, le film, avec entre autres Meryl Streep et Pierce Brosnan, un DVD universal